Każdą noc w mojej sypialni. Każdą noc w mojej sypialni. Każdą noc w mojej sypialni. Każdą noc Là fini l'amour est terminé là fini l'amour est en Ale. Tu m'aimais pourtant c'est faux Tu ne m'aimais qu'à cause de mon argent L'argent est fini, l'amour est terminé L'argent est fini, l'amour est achevé Marie, je croyais que tu m'aimais Tu m'es trompé. tu as beaucoup de maîtresses Tu y as acheté une voiture pour ta maîtresse Tu y as loué une villa pour ta maîtresse Moi, ta femme, tu m'as rien donné Dans Do you know jest?